Unité 4, leçon 2, phonétique. Répétez. Je veux faire la fête. Mais ils ne veulent pas. Je veux voyager. Mais ils ne peuvent pas.